Bonjour. Ouais, bon matin. Ce, ce matin, je vais pas... Oh, bon, laisse, laisse, après. Euh, <rire> euh, donc, ce matin, on allons voir Genèse 44. Euh, Genèse 44 qui, qui s'inscrit dans la, la même vague que Genèse 43. Genèse Euh, je, la semaine dernière, on l'a vu avec Jean-Claude. Euh, le thème c'est l'Éternel euh, rassemble son peuple. Euh, ce matin, on est dans la même lignée, mais c'est rassemble, mais avec euh, l'envers en, de la médaille. Hein, rassemble son peuple aussi. Et mais est, est ce n'est pas que qui parle d'unité, pas de rassembler. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Par, par la grâce de Dieu. Parle Oui, c'est ça qui parle de, de rassembler, pas d'unité, qui parle d'unité, pas de rassembler. Oui, ça va dans les deux sens. C'est bon Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Genèse. Genèse, chapitre 44. C'est bon On y est tous Super. Donc, je lis la parole du Seigneur. Genèse 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, Remplis de vivres, les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras ainsi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune. « Avec l'argent de son blé, l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras pourquoi ?» Avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur part-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves. Mon Seigneur, il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui ce qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph et où il était encore. Et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner. Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui qui s'est trouvé la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. « L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Monseigneur a interrogé ses serviteurs en disant, Avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa jeunesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, Faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne me reverrez, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, « Mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. Mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que votre, notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, mon Père, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs, avec douleur dans le séjour des morts. Si vous me prenez en... Le verset 30. Maintenant, si je trouve auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts. Les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. » Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave et comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah Que je ne vois point l'affliction de mon père. Genèse 44 Donc le titre de ce matin, c'est comment, comme vous l'avez remarqué, euh, comment c'est conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, la Bible déclare « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, C'est bon, tout le monde va bien Ok. Donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, de, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. « Par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ici, Dieu parle à, au sein, au sein d'Éphèse. Comme ce matin, Dieu parle au, au sein de Mont-Saint-Hilaire. Et il dit, efforcez-vous, mettez-y de l'effort de conserver, de, de garder, de protéger l'unité de l'esprit. En fait, soyez, soyez les gardiens de l'unité. Comment? Par le lien de la paix. Les choses concernant Dieu, en fait, il n'y a pas de division dans les choses concernant Dieu. Hein? Il y a un seul Dieu et Père, il y a un seul Esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, hein? Il, y a, il y a une seule espérance, il y a un seul corps, l'Église, le corps de Christ. Ainsi donc, travailler à conserver l'unité de l'Esprit. Comment garder cette unité? Par le lien de la paix. Donc, Dans Genèse 44, on va voir l'orchestration de circonstances. La Bible dit dans Daniel que Dieu est le maître des temps et des circonstances, donc permise par Dieu, donc l'orchestration de circonstances permise par Dieu, devant conduire à la manifestation de la vérité, hein, vérité qui sera manifestée dans Genèse 45, hein, dans, euh, afin, afin que la paix, l'unité, soit retrouvée dans la famille de Jacob par la paix. C'est cela la volonté de Dieu pour la famille de Jacob, mais également pour nos différentes familles, mais aussi pour l'Église, corps de Christ. Amen. Donc, euh, pour comprendre, Genèse 44 et entre 40... Bon. <rire> Genèse 44 est comprendre, est le résultat de plusieurs choses, d'une accumulation de circonstances, d'une accumulation d'événements. Et il est important de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui se passe dans Genèse 44. Allons-y là où tout a commencé, c'est-à-dire dans Genèse 37. Dans Genèse 37, euh, nous avons, je ne vais pas revenir sur En détail, je veux juste survoler pour que on ait là, une compréhension commune de ce qui s'est passé avant 44, pour comprendre mieux euh, ce qui a été, euh, ce que nous avons lu dans Genèse 44. Donc ici, dans 37, on a euh, les frères, les frères de Joseph qui sont très jaloux de lui, euh, qui vont même, le, qui vont euh, tellement jaloux qu'ils vont le vendre comme esclaves. Et après cela, euh, ils ont pris, comme on, on le voit ici dans, au niveau du verset 31, ils ont pris la tunique hein, de Joseph, okay, ils ont tué un bouc, ils ont pris sa tunique, et ils ont plongé la tunique dans le sang. Ils ont présenté la tunique à euh, Jacob. Et là, il dit, Jacob, reconnais-tu la tunique de ton fils Bon. Entre autres, ce qu'il voulait, c'est faire croire à Jacob que euh, euh, Joseph avait été déchiré, avait été tué par une bête sauvage. Donc là, on voit que là où tout a commencé, c'est il y a un mensonge, il y a un péché qui a été commis et endossé par les frères de Joseph. Qu'en est-il de Jacob Eh bien, le verset 34 nous dit, à partir du verset 34, on voit les, les, les, les, les émotions qui ont envahi Jacob lorsqu'il a vu la tunique tachée de sang de son fils, le fils qu'il aimait. Et il est écrit qu'il déchira ses vêtements, il mit un sac sur, son, sur ses reins, Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler. Mais il était inconsolable. Hein, il pleurait. Hein, cette, et il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Donc ici on voit euh, l'état d'âme de, de, de Jacob. Jacob. Okay? Il, est, il, est, il est triste, rempli d'amertume, suite à, au mensonge hein? endossé par hein, les frères de Joseph, ses fils. On parle toujours de, de, de, de Jacob, son, son état d'âme. Des années plus tard, il suivait une famine et on voit que Dieu a élevé euh, Joseph, hein, à tel point un pharaon a dit à Joseph que seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Vous voyez donc la, la domination et l'autorité que Joseph avait. Et vu qu'il y avait une famine, ils sont allés en Égypte pour acheter des vivres. Bon, là je ne vous raconte pas tous les détails, ça a été déjà enseigné. Mais le point que je veux faire ici, c'est que lorsque les frères de Joseph, Joseph, lorsqu'ils ont vu, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph les a reconnus. Ils ont acheté les vivres, ils sont retournés chez eux. Et Joseph leur a dit que vous êtes des espions. Pour me prouver que vous n'êtes pas des espions, il y a deux choses. Laissez l'un de vos frères ici, Siméon. et lorsque vous allez repartir, quand vous allez revenir, sachez que vous devez venir avec votre plus jeune frère. C'était la condition posée par Joseph, s'ils veulent revenir encore pour, prendre, pour acheter des vivres. Et là, ils retournent vers Jacob et ils racontent ce qui s'est passé à Jacob. Et voilà ce que Jacob leur dit, que vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus et vous prendiez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Au verset 38, Jacob qui dit encore, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Lui, s'il il, il lui arrivait un malheur hein, dans le voyage que vous avez fait, que vous allez faire plutôt, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. On voit ici que... Euh, Jacob n'a pas, pas encore fini son deuil par rapport à Joseph. On voit aussi qu'il est toujours rempli d'amertume. Il est toujours rempli, est toujours rempli de, de tristesse. Ça nous donne un peu une idée de c'était quoi l'ambiance à la maison. C'était quoi l'ambiance lorsque hein, il se levaient et voyaient leur père triste, rempli d'amertume Ils n'étaient certainement pas indifférents à ça. Donc on voit est-ce que Joseph est toujours affecté par la disparition de... Par pardon Jacob est toujours affecté par la disparition de Joseph. Et à cause de ça, il veut protéger Benjamin. Non, ne touchez, ne, ne touchez pas Benjamin, car c'est le seul qui reste. J'ai perdu Joseph, je ne veux pas perdre... Benjamin donc tout cela quelle est l'origine de tout cela? le mensonge le péché qui a été endossé qui a été caché l'interdit la deuxième fois qu'est-ce qui se passe? parce qu'ils sont, ils sont arrivés au, à un niveau où leur, leur, leur vivre hein, était en train de baisser ok? et là Bon, ils sont coincés. Voici ce que Judas dit à, Joseph, à, à, à Jacob. Hein, tu laisses venir avec moi l'enfant afin que nous, nous le vions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Okay. Judas qui parle aussi au nom de ses frères Parce qu'ils vont là ensemble Je réponds de lui Tu le redemanderas de ma main Si je ne le ramène pas auprès de toi Et si je ne te le remets pas devant ta face Je serai pour toujours coupable envers toi Avant 44, voici ce qui se passe En d'autres termes, il dit Je m'engage à ramener Benjamin. permets qu'il vienne avec nous afin que nous partions prendre les vivres dont nous avons besoin, mais je m'engage à le ramener auprès de toi. Donc j'ai voulu faire ce suivant-là pour qu'on comprenne dans 44 pourquoi ce qui s'est passé dans 44, la raison de 44. Alors maintenant dans 44, qu'est-ce qui se passe? Dans 43, euh, on a vu qu'ils ont mangé ensemble, tout ça. Ok, fin de 43. Et dans 44, Joseph, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son intendant. Et l'intendant fait exactement ce que Joseph lui, lui, lui dit de faire. Donc, il remet une coupe d'argent dans le sac du plus jeune. Et là, il envoie l'intendant pour... pour, pour pour trouver le coupable, entre griffes coupable, Et ils fouillent les sacs, et c'est dans le sac de Benjamin que euh, la coupe se retrouve. Et là, ils disent que, euh, ça ce sont les, les, les, les, leurs leur ententes, ce qu'ils avaient dit, leurs ententes c'était que euh, celui hein, dans du sac duquel ils allaient trouver la coupe, lui sera esclave. Et la coupe s'est trouvée dans le sac de Benjamin. Donc, Benjamin devait être esclave. Donc, rester en Égypte. Donc, ne, ne, ne, ne devrait pas retourner hein, auprès de leur père. Mais rappelez-vous qu'ils se sont engagés à ramener Benjamin. Donc, suite à cette, à cette, à cette circonstance-là, qu'est-ce qui se passe Ils déchirèrent leurs vêtements. Donc vous comprenez pourquoi ils déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements et ils étaient dans, dans, dans le, le désarroi le plus total. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire On s'est engagé auprès de notre père. La situation à la maison est difficile, compliquée. Il n'y a pas de paix. Et là, on doit retourner sans Benjamin. On a vu notre père comment il était après la mort de Joseph. On ne veut pas le voir après Benjamin. On ne veut pas être la source de sa mort. Donc, il déchire les vêtements qui montrent leur grande amertume. Et il retourne voir Joseph. Et là, Joseph dit, « Ok, c'est dans le sac de Benjamin que la coupe a été trouvée, c'est lui. » qui sera mon esclave. Et regardez ce qu'ils disent. Hein, euh, plus loin dans le verset, euh, ce que j'ai mis en gras, plus loin dans le verset, car dans le verset 16. Nous, nous savons que nous sommes coupables. Nous voici, mon Seigneur, nous, et celui qui sait trouver la coupe. Nous voici, esclaves de mon Seigneur. Nous voici, esclaves de mon Seigneur. Donc, Il dit « Nous, avec Benjamin et nous, nous, voulons être, nous allons être tes esclaves. » Et là Joseph dit « Dieu me garde cela, l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. » Il ne peut pas remonter en paix vers le Père ils ne peuvent pas le faire. Parce que là, la, la, premièrement, avant, ils n'étaient pas en paix, et encore là, ils ne seront pas en paix. Ils vont l'achever. C'est pourquoi ils disent, nous voulons être tes esclaves, mais que notre frère parte. Donc on voit ici, là, pourquoi ils ont décidé de faire ça. Imaginez, écoutez ce, sont, écoutez, ce sont des frères, ce sont les fils de Jacob. Jacob, la Bible dit qu'il était riche. Ils avaient des serviteurs. Ils avaient une des familles. Donc, ils étaient prêts à laisser tout ça pour que Benjamin retourne vers le père. Donc, imaginez un peu comment était l'ambiance pour arriver à un tel point de décision. Tout cela à cause de quelque chose qui a été caché, un péché qui a été endossé, un mensonge. Pendant Comment? Pendant 20 ans. ans. Imaginez, chaque matin. 22, voilà. <rire> chaque matin. Pendant 22 ans. Et là, donc, je Joseph dit, non, vous, vous n'êtes pas tous coupables. Hein? Donc, gardez moi Benjamin et vous allez, il dit, Et ils disent, hein, et là, Jacob, donc Judas, intervient. Judas, maintenant, qui parle. Et Judas dit, en fait, la première chose que Judas, dans ce que Judas dit, c'est, Benjamin, il est précieux aux yeux de notre Père. Donc, le Père avait... Benjamin avait un frère qui est mort et il reste seul. Et son père l'aime. L'âme de Jacob est attachée à l'âme de Joseph, à l'âme de Benjamin. Donc il est précieux pour notre père. Ensuite, Il est tellement précieux pour le Père que le Père ne veut pas le perdre. Le Père veut le garder. Il ne voulait pas qu'il vienne avec nous. Mais nous avons plaidé, nous nous sommes engagés à le ramener vers lui, saint et sauf. Donc il est très précieux aux yeux de notre Père. Ensuite, qu'est-ce que Judas dit? Judas dit que parce qu'il est précieux aux yeux de notre Père, si je retourne vers lui, vers notre Père Jacob, sans Benjamin, le Père va mourir. Il dit, maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. Donc, ils étaient conscients de ça. En voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Si je ne le ramène pas auprès de... Ça c'est Judas qui dit, qui dit de, de, de Jacob que s'il ne le ramène pas auprès de lui, il sera coupable envers son Père. En fait, lui et ses frères seront coupables envers leur père, de ceux qui n'ont pas tenu leur engagement. Donc ici, on voit là, Donc, il a du prix aux yeux de notre père. Si Benjamin ne vient pas avec nous, notre père va mourir. Et ça, on, on ne peut pas, on ne veut pas l'endosser. Et voilà donc ce qu'il propose à Joseph. C'est toujours Judas qui parle. Il dit, permets donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur. Et que l'enfant remonte avec ses frères. Encore une fois, il est, il est prêt à abandonner tout ce qu'il avait. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne voie point l'affliction de mon père. Il a vu l'affliction de son père. Lui et ses frères ont vu l'affliction de leur père après la prétendue mort de Joseph. Et d'après ce qu'on voit, ce n'était pas plaisant. Il ne veut pas encore voir l'affliction du père après Benjamin ce qui est arrivé à Joseph je, nous ne voulons pas le voir pour Benjamin arriver à prendre une telle décision implique que avant c'était soit optimiste pas facile à, à la maison il n'y avait pas la paix tout ça encore pourquoi pour un mensonge un péché qui a été caché. Donc ce qui se passe ici est la conséquence, le résultat de ce qui s'est passé dans Genèse 37. Un péché qui a été caché, qui n'a pas été révélé qui a été endossé Imaginez vivre ainsi pendant 22 ans. Qui a affecté la communion fraternelle. Qui a affecté la, a affecté la paix dans cette famille-là. Culpabilité envers les frères de Joseph et amertume. Pour Jacob ce matin ce que nous avons vu c'est un ensemble de circonstances permises par Dieu en vue de la manifestation de la vérité dans la famille de Jacob En fait, cette manifestation-là, on, on va la voir dans 45. Mais il fallait passer par 44 pour que 45, pour que les événements de 45, le, le, la révélation de 45 soit manifeste. La vérité manifestée dans la famille de Jacob, qu'est-ce qu'elle qu aura pour conséquence L'unité Et qu'est-ce qu'elle va entraîner la paix? C'est là la volonté de Dieu pour son Église. Alors, que faire avec le message de ce matin? Prenons au niveau familial, qu'est-ce qui peut... Mm-hmm. Apparemment, il va rester à l'écart jusqu'à temps qu'il revienne chercher les vives. Mais est lui, il est à l'écart encore dans le sens que lui, là, il ne va pas endosser une deuxième fois un mensonge. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une, une communion de cœur, là, de tout ce monde-là, Benjamin inclus, là, par rapport à ce qui se passe. Cette fois-ci, ils sont tous solidaires à Judas et, et ils rembarquent, mais il ne rembarque pas dans, dans le passé. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce qui s'est passé pour Joseph ne se répétera pas pour Benjamin. Si vous me permettez. Donc ici, on voit... La, la paix de cette famille-là a été altérée, a été euh, détériorée, dégradée. Alors, dans nos différentes familles, qu'est-ce qui peut altérer la paix? Ça peut être, j'ai mis ici quelques exemples, ça peut être les mensonges, ça peut être certaines tensions, incompréhensions, situations conflictuelles. Ça peut être des, des attitudes, des comportements. Ça peut être des irritants. La jalousie entre frères et sœurs. Entre frères, frères, entre sœurs, sœurs, entre frères et sœurs. Ça peut être la désobéissance. Hein, là, là, je, je parle aux, aux plus jeunes. La désobéissance vis-à-vis -vis des parents. Ça peut être des tabous. Ça peut être plein d'affaires. Mais il y a des choses au sein de nos familles qui peuvent altérer la paix. Ici, on a vu que, dans mon introduction, Dieu nous demande d'être les gardiens de la paix. En fait, d'être les gardiens de l'unité en maintenant la paix. Comment la paix, dans les, dans les chapitres qui vont suivre, va revenir dans la famille de Joseph? Parce qu'il y a une situation cachée, qui a été révélée, qui a été dévoilée. En fait, quelque chose qui a été réglé. Il n'y avait pas la paix parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été réglé. Mais après que cela a été réglé, La paix et l'unité a été restaurée dans cette famille. Alors, s'il si y a quelque chose qui peut altérer, si l'on discerne ces choses-là dans ma famille, ce qui peut altérer la paix, donc l'union, c'est quoi ces choses Pointer le doigt sur la chose Et comme Dieu nous le montre ici, réglé. Sinon, on a vu ce que ça produit comme conséquence dans la famille de Jacob. Et là, j'ai pris un passage pour, pour, les, pour les jeunes, hein? Parce que les jeunes, c'est la c'est la désobéissance qui peut qui peut, euh, peut attirer la paix dans la famille. Et ce que Dieu dit, c'est « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. »« Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Dans l'Église, qu'est-ce qu qui peut atterrer la paix dans l'Église? Qu'est-ce qui peut créer la division dans l'Église? Encore une fois, des situations conflictuelles ou conflits non réglés, l'animosité, l'incompréhension, la jalousie, les irritants, tel fait des choses qui m'énervent, Hein, des, des paroles blessantes ou offensantes, hein, le péché, ce sont des, des, des choses qui, qui peuvent détériorer, dégrader notre paix dans l'Église et créer la division. Il y a aussi se pardonner soi-même. Et. Mais tant que je fasse quelque chose qui offense quelqu'un, la personne, je parle avec la personne, la personne me dit Ok, je t'ai pardonné. Et la personne oublie, la personne passe à autre chose. Mais. Moi, je peux être. Moi, je peux ne pas être en paix avec ça. Pourquoi Parce que j'ai le souvenir d'avoir offensé la personne. Dans Genèse 50, là là je fais je vais un bond dans le futur. Ça, non, <rire> dans Genèse 50, après la mort de Jacob, les frères de Joseph vont le voir craignant que Joseph allait se venger. Ils craignaient que Joseph hein, avait toujours de la colère envers eux. Ça fait longtemps qu'ils qu étaient là à Gauchen, Mais ils craignaient toujours que Joseph n'était pas passé à autre chose. Qu'il allait se venger à la mort de leur père. C'est là que Joseph répond « Non ». Et là, on voit le cœur de Joseph. « Que ce que vous avez fait de mal, Dieu l'a transformé en bien ». Donc, Joseph ne les en voulait pas. Mais eux, ils ne s'étaient pas pardonnés ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et ce matin, j'ai eu la mise à jour avec euh, Marilyn. Donc, pour dire que l'offensé peut pardonner. Mais celui qui offense peut ne pas se pardonner lui-même. Et ça, c'est un frein à la paix. Donc, ça, ça va des deux côtés. L'un ou l'autre peuvent pardonner et passer à autre chose. Hein? Être les gardiens de, de cette unité-là. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ».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 Être gardien de la paix, de l'union, de l'unité entre nous est précieux et important aux yeux du Seigneur, à tel point que pour faire une offrande, si tu te souviens hein, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ça et va régler ça avec lui. Et quand ça sera réglé, reviens et donne ton offrande. Serons les gardiens de la paix au milieu de nous et de l'unité dans nos relations extérieures parce qu'on vit aussi dans le monde. Okay, quelqu'un peut nous faire du mal ou peut user de tromperie envers nous ou d'insultes ou d'incompréhension ou d'irritants. Qu'est-ce qui peut altérer notre paix avec les autres? Il y a plein de choses. Mais, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez des choses honnêtes devant tous les hommes. Et s'il se peut, autant que cela dépend de vous, Ayez la paix avec tous les hommes. Soyez les gardiens de la paix. Avec aussi les gens du monde. Ne vous vengez point, vous-même, mes bien-aimés. Et le verset 21, ne soyez point sur mon par le mal mais surmonte le mal par le bien par le mal agit le bien autant que cela dépend de vous ayez la paix avec tous les hommes alors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 de l'esprit, par le lien de la paix. Soyez les gardiens de la paix dans vos familles, dans l'église et dans vos relations avec les gens du monde. S'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Les choses concernant Dieu, il n'y a pas de division dans les choses de Dieu. La paix et l'union. Mon appel, c'est « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix soyez le gardien, les gardiens de la paix chez vous à la maison dans l'église et avec vos relations au travail à l'école à l'université partout où vous êtes les gardiens de la paix c'est là la volonté de Dieu Avant de dire amen, oui. « Amen », oui. 7, je pense. 7, 16. En tout cas, je, je, je, je lise parce que ça fonctionne avec ce matin. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et met pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Il veut la paix dans la maison. <rire> Amen. <rire> Quelqu'un a quelque chose <coughs> d'autre à ajouter? Oui, Rémi, je ne sais pas pourquoi je m'attendais que tu répondes. <rire> il faut... Euh, Après, on va te donner le micro. Il faut retenir, il faut avoir l'unité.